Les chapitres 4 à 18 de l'Apocalypse ont fait défiler devant nous le film des tragiques événements de la Grande Tribulation. Sur terre, le surhomme, l'Antéchrist, accaparera tous les pouvoirs et fomentera la suprême révolte contre Dieu. Pendant ce temps, les jugements divins auront déversé leur cortège de malheurs sur une humanité toujours plus hostile au Tout-Puissant. Ces événements se seront concentrés sur sept années terribles pendant lesquelles les louanges n'auront cessé de remplir le ciel, des louanges qui proclament le triomphe de Jésus-Christ et son prochain retour sur terre. Tel est le grand sujet que nous abordons en ce jour avec les chapitres 19 et 20 de l'Apocalypse. Tout d'abord, un quadruple Alléluia retentit dans la gloire céleste. Un Alléluia dont le célèbre final de Handel n'est qu'un bien modeste prélude. Ces Alléluia saluent deux grands événements, celui des noces de l'agneau Puis, le retour majestueux du Christ roi sur la terre. Pourquoi les noces de l'agneau Avant les jours terribles de la grande tribulation, l'église universelle de Jésus-Christ, qui est l'épouse de Christ, aura été enlevée à la rencontre du Seigneur dans les airs. Transformée en un clin d'œil, elle sera devenue un ensemble de vainqueurs, semblables en tout à leur Seigneur ressuscité. L'apôtre Jean l'a précisé. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu, et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté, mais nous savons que lorsque Jésus paraîtra, nous serons semblables à lui, parce que nous le verrons tel qu'il est. 1 Épitre de Jean chapitre 3. Tous rassemblés devant le tribunal de leur Seigneur, dans leur nouveau corps de résurrection, ces bien-aimés comparaîtront afin que chacun reçoive selon le bien ou le mal qu'il aura fait étant dans son corps. » 2 Corinthiens 5 Le salut de l'âme des rachetés n'est pas mis en cause, puisque nul ne peut perdre la rédemption que Christ lui a acquise à la croix du calvaire. Mais certains recevront une récompense spéciale, parce qu'ils auront tout sacrifié par amour à la cause de Christ. Ils seront alors dignes du festin des noces de l'agneau, dépeinte en Apocalypse 19, Versets 7 à 8. Les noces de l'agneau sont venues, son épouse s'est préparée et lui a été donnée de se revêtir du fin lin éclatant, des œuvres justes des saints. L'épouse, c'est l'église militante et universelle de Jésus-Christ, revêtue de sa robe de mariée en fin lin, et désormais réunie et liée à vie à son divin époux pour participer à son triomphe. Et quel triomphe! « Puis je vis le ciel ouvert, et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelait le fidèle et le véritable, et il juge et combat avec justice. Les armées qui sont dans le ciel le suivaient. » Apocalypse 19, 11 à 14. « Qui sont-elles, ces armées célestes ?»« D'abord, une multitude d'anges au service du roi des rois. Puis, un nombre infini d'enfants de Dieu, tous arrachés à la perdition éternelle par le sang rédempteur de Christ. » D'abord ceux qui, au jour de l'Ancien Testament, auront reçu le salut en vertu de l'Esprit de Christ qui était en eux. Puis les légions de rachetés qui, au travers des siècles, constituèrent l'Église universelle de Jésus-Christ. Et enfin, les martyrs venus de la Grande Tribulation, où ils auront payé de leur vie leur attachement au Seigneur. « Je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu. » Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant mille ans. Apocalypse 20, verset 4. Or, le retour de Jésus sur terre n'a pas seulement pour but d'anéantir le surhomme. Par le souffle de sa bouche et l'éclat de son avènement, il revient pour instaurer un règne de justice et de paix, la prospérité et la bénédiction divine pour tous les hommes. Pour ce faire, il s'empare de Satan, son ennemi séculaire, et le lie. Pour mille ans dans l'abîme. En d'autres termes, il le renvoie dans le quartier général des forces occultes du sous-monde d'où il était sorti. Apocalypse chapitre 19, verset 17 à chapitre 20, verset 3. Mille ans. Un chiffre que d'aucuns contestent, le trouvant quelque peu exagéré. C'est vrai que Moïse avait chanté et que l'apôtre Pierre l'avait certifié. Devant le Seigneur, un jour est comme mille ans et mille ans sont comme un jour psaume 90, 2 Pierre 3. Cependant, la plupart des exégètes du dernier livre de la Bible considèrent la promesse de ce règne millénaire de Jésus-Christ comme devant littéralement s'accomplir. Mille ans où Jésus-Christ paîtra les nations de son sceptre de fer. Mille ans où Israël retrouvera sa place de canal pour transmettre les lois divines au monde. Mille ans où où depuis Jérusalem, la connaissance de Dieu remplira la terre comme le fond de l'océan est rempli par les eaux qui le couvrent. Ésaïe 11 Mille ans de bonheur, aussi pour la nature, qui, selon l'apôtre Paul, a été soumise, non de son gré, mais par Satan. Or, elle attend d'être, elle aussi, affranchie de la servitude de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. Romains chapitre 8 Mille ans où... Le loup habitera avec l'agneau et la panthère se couchera avec le chevreau. Le veau, le lionceau et le bétail qu'on engraisse seront ensemble et un petit enfant les conduira. Ce tableau idyllique d'Ésaïe chapitre 11 fait partie de centaines de prophéties de l'Ancien comme du Nouveau Testament convergeant vers la félicité de ce temps béni entre tous où notre planète, enfin purifiée de toutes ses pollutions, connaîtra un parfait équilibre écologique et économique, car tous ses habitants mangeront à leur faim et tous goûteront à la seule paix digne de ce nom, celle qui émane de Jésus-Christ lui-même. Alors, messieurs les interprètes, je vous en supplie, ne raccourcissez pas trop ce temps de bonheur terrestre dont l'humanité a tant besoin, d'autant plus que ce temps ne sera pas éternel Dans Apocalypse 20, verset 3, nous lisons que le diable sera lié dans l'abîme « Jusqu'à ce que les mille ans soient accomplis. Après cela, il faut qu'il soit délié pour un peu de temps. » De prime abord, il y a de quoi s'étonner. Tandis que l'ennemi des âmes sera mis hors d'état de nuire, la planète Terre connaîtra une inconcevable quiétude. Pourquoi alors faudra-t-il que Satan soit délié, ne fût-ce que pour un peu de temps Bonne question Cette libération momentanée est permise en vue d'une double démonstration. Mille ans d'incarcération n'auront pas changé la nature de Satan. Et mille ans d'un parfait environnement n'auront pas changé la nature humaine. Voilà pourquoi, dès sa libération, Satan reprendra l'œuvre dévastatrice qu'il aura entreprise avant en séduisant à nouveau les nations. Et voilà pourquoi il trouvera parmi les hommes qui auront pourtant bénéficié de la connaissance de Christ pendant mille ans, des milliers d'adeptes prêts à le suivre dans sa suprême révolte. Et alors que cette dernière coalition militaire de l'histoire investira à nouveau Jérusalem, le feu du ciel y consumera les armées mobilisées par Satan, tandis que le diable sera jeté dans l'étang de feu et de soufre, où sont la bête et le faux prophète. Ils seront tourmentés jour et nuit, « Au siècle des siècles » Apocalypse, chapitre 20, verset 10 À ce point du récit, l'Apocalypse nous fait assister à un jugement qui ne concerne pas seulement l'humanité d'alors, mais toutes les générations des hommes en toutes les époques. C'est le plus solennel et le plus terrible des jugements à venir. « Puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus. La terre et le ciel s'enfuirent devant sa face » et il ne fut plus trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits, qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts, un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres. Quiconque ne fut pas trouvé écrit dans le livre de vie fut jeté dans l'étang de feu. Apocalypse 20, 11 à 15 La majesté de ce trône est telle « Que ciel et terre disparaissent devant lui. Le Dieu Saint a délégué les pleins pouvoirs à son Fils qui occupe le grand trône blanc. Une justice parfaitement équitable séparera les hommes en deux camps. Tous ceux qui appartiennent à Jésus-Christ et dont les noms figurent dans les registres du livre de vie seront exemptés de toute parution devant ce trône du jugement. » Tous ceux qui auront décliné les propositions de grâce et de miséricorde divine, tous ceux qui se seront délibérément détournés de Dieu ou qui auront manqué leur occasion pour se repentir devant Lui, seront irrémédiablement jetés dans les temps de feu et de soufre. C'est le châtiment éternel des coupables que, dans ce passage, l'Écriture sainte désigne comme la seconde mort. Face à cette réalité future dont on n'aime pas parler et que beaucoup nient, où en sommes-nous Où en suis-je Il n'y a qu'une alternative. Ou bien nous sommes perdus pour l'éternité, voués aux peines éternelles. Ou bien nous sommes sauvés par la vertu du sang expiatoire de Jésus-Christ avec la perspective de passer l'éternité avec lui. Comme le péché a passé par tous les hommes et que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu, Romains chapitre 3, verset 23, « Notre destin à tous devrait être celui d'un jugement sans merci. Mais Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné l'occasion aux hommes d'être arrachés à ce jugement par l'œuvre rédemptrice de son Fils bien-aimé à la croix de Golgotha. En vous approchant de Jésus-Christ par la foi, vous découvrirez qu'il a été jugé à votre place sur cette croix. Là, il a reçu tous les coups par lesquels la justice parfaite du souverain des cieux devait nous frapper, me frapper moi, pourtant totalement indigne d'une telle grâce, et frapper des millions de personnes tout autant coupables, mais auxquelles plein pardon est offert par le don de Jésus-Christ. C'est pourquoi il y a les perdus destinés à la seconde mort qui prolongent ses effets au siècle des siècles, et il y a ceux qui sont passés de la mort à la vie, et dont Jésus a déclaré « En vérité, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. » Évangile de Jean, chapitre 5, verset 24. Donc, Aucun de ceux qui sont au bénéfice de la rédemption par le sang expiatoire de Jésus-Christ n'auront à comparaître devant le grand trône blanc. Mais innombrables seront ceux qui, ayant négligé le parfait salut en Christ, seront jetés dans l'étang de feu et de souffre pour y être éternellement tourmentés. C'est aussi simple, aussi dur, aussi solennel que cela. Alors, que choisirez-vous Notre prochain et dernier entretien consacré à ce survol de l'Apocalypse va nous projeter au-delà de ce trône, vers de nouveaux cieux et une nouvelle terre, dans une nouvelle création que Jésus-Christ veut partager avec nous. Êtes-vous certain d'en être, auditeurs, qui avez pris la peine de nous écouter Posez-vous la question et trouvez réponse dans la parole de Dieu, la Bible, qui est à votre portée. Et pour notre prochaine émission, lisez les deux derniers chapitres de la Bible. À bientôt.